Messieurs ces dames, la moi dire le foyer Azot, parce tout ça qu'a y fait, tout ça qu'a y dit, qu savent dans la vie. Messieurs dames, foyer yazot, parce tout ça qu'a y fait, tout ça y a dit, savent dans la vie. Tout bon qui y a dans c'est pour nom des grolas. Et sans oublier la méfesse, la milatesse, la Samedi, après-midi, kiedy Timona wokół wokół deskarat, i wówczas wokół tu tu na lawil. Abatruje, si pot, I wówczas wokół, wokół, wokół, La cuisine est en train de m'inspirer dans la cuisine avec ma cousine Ah bah j'ai aussi dans la sportie, respecte les moyens. Ah tout ça y tout ça y l'a tout ça tout ça y tout ça dans la tout ça sans tout ça y va, tout ça y tout ça y va, tout ça You see the no. quand tu veux Et à ton arrivée, j'amènerai les enfants chez la voisine Et on sera tous les deux, tous les deux combattants et, yeah. et ces dames, la respecte et Parce que tout ça y a fait, tout ça y a dit, dans la vie et ces dames, la respecte les tout ça y fait, tout ça y dans la vie parti respecté poier masz passe tous ça et café